Activité 6. 1. Ah, vous êtes Sagittaire Eh bien, moi, je suis l i o n l i o n Alors, vous aimez l'art, les spectacles Oui. J'adore le cinéma. Moi aussi. Je vais au cinéma trois ou quatre fois par semaine. 2. Vous, tu. tu es dessinateur. Alors toi aussi, tu es un peu artiste, comme moi. Moi, je fais de la sculpture. Ouais, c'est intéressant. Et. et tu vas dans les musées Oh, tu sais, moi, les musées.